Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésarète et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit dans la barque et enseignait la foule. « Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » maître, Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filet se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. « Seigneur, retire-toi de moi !» « Parce que je suis un homme pêcheur !» Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédé, les associés de Simon. « Simon, ne crains pas Désormais, tu seras pêcheur d'homme Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus était dans une ville quand un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main et le toucha. « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. « N'en parle à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour que Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici... Des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus regarda le paralytique. « homme tes péchés te sont pardonnés !» Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à se dire Mais qui est celui-ci qui profère des blasphèmes Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole. Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs Lequel est le plus aisé de dire Tes péchés te sont pardonnés Ou de dire, lève-toi et marche Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, lève-toi « Prends ton lit et va dans ta maison !» Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Après cela, Jésus sortit et vit un publicain nommé Lévi assis au milieu des péages. « Suis-moi !» Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et s'adressèrent à ses disciples. « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?»« Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières. Tandis que les tiens, ils mangent et boivent. Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf. Et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, car il se répand et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du nouveau. Car il dit « le vieux est bon ».